Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout en chemin, en tout lieu, tout il ne parle que du bon Dieu, Dieu Il ne parle que du bon Dieu à l'époque où Jean terre d'Angleterre était le roi Dominique, notre père, combattit les albigeois Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu Certains jours un hérétique Par des ronds se le conduit Mais notre père Dominique Par sa joie le convertit Dominique, nique, nique son allait tout simplement Routier, pauvre et chantant En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que du bon Dieu ni chameau, ni diligence Il parcourt l'euro-papier Scandinavie ou Provence Dans la sainte pauvreté Dominique, ni qu'unique son allait tout simplement Routier, pauvre chantant En tout chemin, en tout lieu Il ne parle que du bon Dieu Il ne parle que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 Mon bon père regarde nous s'impliquer Pour annoncer à nos frères La vie et la vérité Dominique Ni que son allait tout simplement Routier Pauvre et chantant En tout chemin En tout lieu Il le parle du bon Dieu Il ne parle que du